Activité 6. 1. Bonjour. Notre magasin est ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30. Nocturne le jeudi jusqu'à 22h. 2. Quels sont vos horaires d'ouverture, s'il vous plaît Nous sommes ouverts de 10h à 19h tous les jours, sauf le dimanche. Bienvenue au Crédit Agricole. Notre agence est ouverte du mardi au vendredi de 9h à 17h sans interruption et le samedi de 9h à 16h.